Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal de la mi-journée de ce mardi. En voici les grands titres. Le monde des musulmans célèbre ce mardi la fête du mouton et à cette occasion, le porte-parole de la communauté islamique du Burundi révèle que le nouveau représentant légal de cette communauté sera élu au cours du mois d'août. En province de Chibitoke, un homme d'une cinquantaine d'années a été tué par machette la nuit de ce lundi. Vous entendrez dans, ces, dans les détails de ce journal des éventuelles causes de ce meurtre. Le carburant du type Mazout de, de rare dans certaines stations-service de la mairie de Bujumbura, bien que le ministère ayant en charge l'énergie dise que son produit est disponible. La chronique santé de Sobardi parle du diabète. Voilà pour l'essentiel. Eric Wimanassou, la mise en œuvre des vestines, vous la présentation. Captez Nilo écoutez la différence. Oh bonjour. Célébration ce mardi de la fête du mouton Idil Adha pour les fidèles musulmans. Le représentant légal ad de la communauté islamique du Burundi Komibou, précise que cette fête signifie le rapprochement des fidèles à Dieu. Kassim Jafar porte-parole appelle les musulmans à partager ce qu'ils ont avec les pauvres. Il ajoute que d'ici août, le nouveau représentant légal de la Komibu sera élu. Écoute-le. C'est une fête religieuse musulmane, une grande fête pour toutes les nations euh, du monde entier où nous célébrons la fête d'Idil Hadj ou bien la fête moutons. Cette fête nous rappelle le jour où le prophète Ibrahim a suivi l'ordre de Dieu ou lui a demandé de sacrifier son fils pour montrer que le prophète Ibrahim suit les directives ou bien ce que Dieu lui a. Donc, ce jour-là, Ibrahim a donc voulu donner son fils Ismaël, âgé de 12 ans, comme sacrifice pour signifier à Dieu que Ibrahim est le prophète qui suit les directives de son Seigneur. Alors, cette fête-ci nous rappelle ce jour et nous le célébrons en sacrifiant ou bien en abattant les moutons, les chèvres, les vaches pour célébrer cette fête. La signification, c'est que cette fête nous enseigne de nous rapprocher de tout ce que Dieu nous demande de faire ici sur Terre afin que nous puissions entrer dans son paradis. Nous affichons cette fête et puis nous partageons. Il y a la part pour la famille, il y a la part pour les pauvres et pour les voisins. Donc cette fête nous enseigne à partager le partage avec les voisins sans distinction de religion, c'est la fête de tout le monde, en famille, dans les voisins, et surtout en se souvenant donc, des pauvres qui n'ont pas les moyens d'avoir ces viandes-là. Pour la Comibou, comme l'a annoncé eh, celui qui dirige la Comibou pour le moment, donc le représentant ou bien le président du Conseil supérieur des cherries du Burundi, les préparatifs sont en cours et nous prévoyons faire des élections au mois d'août. Si Et Dieu nous vie, ce sera au mois d'août qu'on aura le moufti légal de la communauté islamique du Burundi. La suspension des conventions des sociétés minières montre un déséquilibre d'intérêts en défaveur du gouvernement burundais. Au cours de la présentation des réalisations du quatrième trimestre du ministère de l'Hydrolique, Énergie et Mines, Ibrahim Ouize rappelle que les permis de travail de ces sociétés seront retirés s'ils ne respectent pas les conventions gagnant-gagnant en gagnant, l'écoute. Nous avons encore une fois fait, justement, dans l'optique de convention gagnant-gagnant, suspendu les sociétés minières, notamment, il y a la société Gakara, Remo, il y a aussi notre société Africa Mining, Amuinga, notre société. Nega Holding, Akirundo, une autre société, Tanganyika Mining, on n'a pas retiré justement le permis, mais nous avons suspendu justement leurs conventions justement pour qu'on puisse travailler de façon gagnant-gagnant. Sinon, si ces conventions, on observait justement un déséquilibre, un défaveur, Du gouvernement du Burundi. Des fois, c'était 10% pour l'État burundais et 90% pour la société. Vous comprenez que là, il y a vraiment un déséquilibre qui est net. Donc, nous sommes en train de, de retoucher ces conventions pour que, quand même, il y ait l'aspect gagnant-gagnant entre les deux parties. Le gouvernement burundais, les propriétaires de ces sociétés, Et la réouverture de la radio Bonnet FM, le journal équilibre ainsi que l'autorisation de la radio BBC de demander l'autorisation de reprendre ses activités sur le territoire national sont parmi les réalisations de ce semestre du ministère ayant la communication dans ses attributions, bilan fourni par le dit ministère lors de la présentation des réalisations semestrielles ce mardi. Toutefois, la ministre Marie-Chantal Nijimbele déplore des défis liés au manque de moyens. On écoute. Les professionnels des médias et d'autres organisations, tant nationales qu'internationales, ont été témoins des avancées significatives enregistrées dans le domaine de la liberté. À cette occasion, les professionnels des médias et certains porte paroles des institutions ont eu à suivre une séance de moralisation qui a été animé par son Excellence M. le Président de la République. C'est au cours de cette séance de moralisation que son Excellence M. le Président de la République a demandé aux instances habilitées de mener des consultations avec les responsables des médias fermés pour voir comment ces médias puissent reprendre leurs activités. C'est ainsi que la rubrique des commentaires du groupe de presse Iwachu, le journal Iki Kiliho, la radio Gonesha FM ont repris leurs activités. La Radio BBC a été également autorisée à reprendre ses activités si elle le demande. Les discussions continuent pour les autres médias qui souhaitent réouvrir leurs portes. Le ministère a également initié un processus de révision de la loi sur la presse du 14 septembre 2018 pour l'adapter à l'évolution rapide du visage médiatique au Rwandais, marqué surtout par la multiplication des radios communautaires et des médias en ligne. Bien que le ministère a réalisé pas mal de choses, des défis n'ont pas manqué. Dans le secteur des TIC, il y a des actions qui étaient prévues mais qui n'ont pas été réalisées car le Fonds de service universel qui devait financer ces actions n'a pas été opérationnel durant tout l'exercice budgétaire. La faible trésorerie de l'ONATEL n'a pas également permis à l'entreprise d'atteindre les résultats escomptés. Pour l'année budgétaire qui vient de commencer, le ministère s'est fixé des objectifs qui sont tous inscrits dans le plan d'action annuel 2021-2022. Il s'agira principalement de revisiter les cadres légaux pour les adapter au contexte actuel. Vous n'avez pas Vous ratez l'essentiel. Il est 13h passé de 2 minutes au studio de la radio Isanganilo. Nous continuons ce journal. 10 sacs de ciment du type Oseco ont été saisis ce lundi dans le stock d'un commerçant du centre Kilundo. Ce dernier, scénario, L'administration ne respectait pas les prix fixés. Un sac de ciment était vendu à 30 000 francs burundais alors qu'il devrait se vendre à 24 500 Et notre a été taxé d'une amende de 100 000 francs bondés pour avoir haussé le prix des boissons de la vraie Audi. Le conseiller de l'administrateur Kirundo demande aux commerçants de respecter les prix déjà fixés, sinon les récalcitrants en subiront les conséquences. Abraham Safari Correspondance. Dans une descente faite ce lundi par les administratifs de la commune de Kirundo, au centre de cette commune, 10 sacs de ciment de type Buseco ont été saisis dans le stock d'un commerçant du nom de Longin. Selon les sources administratives, ils avaient des informations disant que ce commerçant vendait un sac de ciment à 30 000 francs alors qu'il devrait se vendre à 24 500 du moins selon le prix fixé par le gouvernement du Burundi. Pas seulement celui-là, une femme du nom de Joséline Césarano a également été taxé d'amende de 100 000 francs pour avoir vendu les boissons de la Braroudi sur les prix supérieurs à ceux déjà fixés par le gouvernement. Jean-Claude Mujamberé, le conseiller de l'administrateur de la commune de Kirundo, demande à tous les commerçants de respecter les prix déjà fixés. La population de la commune de Kirundo dit satisfaite de ces sanctions et demande de continuer les enquêtes pour éradiquer ce genre de comportement. Depuis Kirundo, à Bransafar pour la radio, Issa Anganiro. Dans certaines stations-service de dans la mairie de Bujumbura, visité ce mardi. Certains pompistes disent qu'ils viennent de passer au moins sans la voir, tandis que d'autres affirment recevoir la quantité insuffisante de ce carburant. Tous demandent au gouvernement de tout faire pour que le mazout soit encore disponible dans toutes les stations-service. Cette pénurie du carburant n'a pas lieu d'être. Propos du ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines, Ibrahim Ouizeye, et demande aux importateurs de distribuer le carburant comme consenti lors d'une réunion. Sur cette question, on l'écoute. Nous suivons aussi l'approvisionnement du carburant au quotidien. Et donc, j'interpelle aussi aux importateurs de distribuer. Nous avons fait une réunion avec eux hier, justement, de distribuer le carburant. Et je signale que le carburant est là. Nous avons autour de 4 millions de, de carburants de, de mazout. Donc, il n'y a pas moyen de dire qu'il n'y a pas de carburant au Burundi. Nous avons ce carburant. Et apparemment, aujourd'hui, je vous parle, on est en train de distribuer ça. Il y a des camions qui, qui vont justement à l'intérieur du pays. Et un quinquagénaire du nom d'Amiel, Vikolima résidant résident à la colline Neruvumera en commune, Nerugomba de la province de Chibitoke, a été assassiné la nuit de son lundi selon sa famille. Le cadavre du Daphne a été retrouvé sur la colline El -el -el -el de la dite commune. Les auteurs de son meurtre restent inconnus. La femme de son quinquagénaire pense que la suspicion de sorcellerie serait à l'origine de son forfait. Elle et la famille plaident pour la justice afin que les auteurs du crime soient identifiés et punis. L'administrateur communal tranquillise la population et leur demande d'éviter ce genre de suspicion. Amiel Bikolimana, âgé de 50 ans, est originaire de la commune Elvumera, de la commune Elugombo, en province de Tibitoké. Il a été tué dans la nuit de son lundi, à coup de machette, à la localité de Lugereguere. Selon les sources recueillies sur place, Amiel a disparu depuis 15h de son lundi. Et quand sa famille lui a contacté, sur si son téléphone portable. Il est enjoignable, 7h, 1 heure du matin, que sa famille aille des informations sur la mort d'Amiel Bikolimana. Son cadavre a été trouvé près de la troisième avenue de la commune Erugombo. Les voisins de la victime témoignent qu'ils vivaient en harmonie avec son entourage malgré les accusations sur la sorcellerie Par certains de son entourage, la famille de la victime demande aux instances habilitées de mener des investigations pour que les responsables de sa mort puissent être identifiés. À cela, l'administrateur de la commune Erugombo dit qu'ils ont commencé des enquêtes dans le but d'identifier ces marfaiteurs afin qu'ils puissent être traduits devant la justice. Gilbert Manilakiza appelle les habitants de la commune Erugombo de ne pas croire en sorcellerie, lors de la réunion de la sécurité qui a été organisée la semaine passée par le gouverneur de la province Chibitoke, les administrateurs de cette province ont précisé que 15 personnes auraient été tuées à cause des croyances obscures. Amiel Wikorimana en est la 16e personne victime de ces croyances obscures. Merci Yvette Nijimbele. Et je vous le disais tout à l'heure que le carburant du type mazout est introuvable dans certaines stations-services de la mairie Wujumbura visité ce mardi. Certains pompistes disent qu'ils viennent dû passer un mois sans l'avoir, tandis que d'autres affirment recevoir la quantité insuffisante de ce carburant. Tous demandent au gouvernement de tout faire pour que le mazout soit encore disponible dans toutes les stations-services. Reportage de Jean-Marie Mayong. Dans les différentes stations visitées, nous avons constaté que le carburant de type mazout n'était pas servi à ces stations. Les pompistes de ces stations, certains disent qu'il vient de passer à peu près un mois et d'autres disent que deux semaines et plus sont passées sans l'avoir. Des stations qui ne servaient pas le carburant mazout, il y a la station Nayot la station MPS Doubienzi et la station Topwandon Haangwa. Dans les stations où le carburant était disponible, il y a la station Tingistar Buiza et la station pétrole Petroleum Gagara où les pompistes nous ont dit que la quantité qu'on leur du distribuée n'est pas suffisante pour pouvoir la servir à ceux qui le cherchent. Tous ces vendeurs du carburant à ces différentes stations disent qu'ils travaillent à perte et demandent au gouvernement de tout faire pour que le carburant de type Mazout soit disponible dans ces stations. Le carburant de type Mazout, selon ces pompistes, est demandé le plus souvent par les transporteurs des gros camions et le manque de ce type de carburant cause d'autres problèmes car il y a quelques activités qui qui sont paralysés par euh, cette marque de ce so carburant de type Mazout. Actualité internationale. Le parquet de Paris a ouvert ce mardi une enquête sur l'espionnage de journalistes français dont l'infiltration de téléphone par logiciel Pegasus pour le compte de l'État marocain qui le conteste a été révélé dimanche par un consortium de médias dans un communiqué. Le système de surveillance israélien aurait permis à l'État marocain de mettre sous écoute de nombreuses personnalités, selon le site de la radio France 24. Cette enquête a été ouverte pour une longue liste de 10 infractions dont atteinte à la vie privée, interception de correspondance, accès frauduleux, à un système informatique et association de malfaiteurs. Elle fait suite à la plainte déposée par le site Mediapath dont deux journalistes ont été espionnés, à laquelle doit s'ajouter une plainte similaire du canard enchaîné. Et ce mardi en Haïti, une cérémonie officielle en hommage à la vie de Jovenel Moïse, et le président haïtien assassiné aura lieu au Mopanar. Ensuite, le 22 juillet, la veillée funèbre du président aura lieu. Enfin, l'inhumation interviendra le 23 juillet. La première dame est Martine Moïse, qui suit toujours des soins à Miami aux États-Unis, où elle avait été évacuée d'urgence pour des blessures par balle subies lors de l'attaque qui a tué son mari, prévoit toutefois de rentrer en Haïti pour les funérailles, selon le Premier ministre, sur la page de VOA. Radio Isanganiro, chronique santé. Le diabète correspond à une élévation anormale de la glycémie définie par le taux de sucre dans le sang. Selon le docteur Laurent, il a causé endocrinologue, diabétologue. Cette maladie se reconnaît souvent par une fréquente envie d'uriner et de boire. Le surpoids et certaines maladies chroniques comme l'hypertension sont parmi les facteurs de risque de cette maladie. Les détails de cette chronique santé avec Francine Diokougaïo. Le diabète est un trouble métabolique caractérisé par un excès de sucre dans le sang. L'endocrinologue et diabétologue Laurent Hirakodze explique que cette maladie survient lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'hormone régulatrice de la glycémie qu'il produit. Dans ce cas, le taux de sucre dans le sang dépasse les valeurs normales. La est caractérisée par une glycémie supérieure à 7 mol par litre agent, c'est-à-dire après 8 heures sans rien manger. Les valeurs normales de la glycémie se trouvent entre 3,9 pour mmol par litre et 6,1 mmol par litre. Mais pour euh, diagnostiquer le, le diabète, il faut que la glycémie soit supérieure à 7 mmol par litre. L'augmentation du volume et de la fréquence et des urines, ainsi qu'une soif intense, figurent parmi les principaux symptômes de l'hyperglycémie. Les principaux symptômes sont la polyurie, c'est-à-dire une augmentation du besoin d'urine. Il y a aussi la polydipsie, excès de soif. Il y a aussi amyglissement et polyphagie, c'est-à-dire avoir souvent faim. Mais aussi, il peut y avoir d'autres symptômes tels que la fatigue, somnolence, vision crouillé, picotement dans les doigts les Ce spécialiste en endocrinologie et diabétologie cite ici certains facteurs favorisant cette maladie et les personnes à risque. Il n'existe pas une cause précise, mais il existe un ensemble de facteurs que je dirais favorisants tels que l'hérédité, le manque d'activité physique, un déséquilibre alimentaire, le surpoids et les infections chroniques, le médicaments, syndrome métabolique, et le tabagisme et le stress euh, psychologique, euh, etc. Les personnes à risque de diabète, euh, ce sont des personnes euh, dont un paradis premier degré est atteint de diabète de type 2. Euh, les personnes euh, obèses ou y a un surplus de poids, notamment les personnes avec une obésité abdominale. Certaines populations ont aussi un risque plus élevé, c'est-à-dire certaines races comme les Africains, les Latino-Américains et les Asiatiques. On apprend à vivre tout au long de sa vie avec le diabète qui se présente sous plusieurs types. Cependant, cela exige une prise en charge correcte pour ainsi aider le patient à vivre sereinement avec sa maladie. Son traitement repose sur certains. Certaines règles. Nous y reviendrons dans notre prochaine connexion santé avec l'endocrinologue et diabétologue Laurent Iracozzi. Voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour sa parfaite collaboration. Vestine vous tous, j'étais à la présentation. Au revoir.